rare de trois grands savants d'Égypte en éclaircissement de l'égarement de Hassan al-Benna et du groupe des frères musulmans. Cette partie sera l'avant-dernière, InshaAllah, c'est-à-dire que nous clôturerons, la lecture, nous clôturerons la lecture de ce livre la semaine prochaine, InshaAllah Ta'ala. Ici, je vais reprendre la lecture où je l'avais laissée la semaine dernière la lecture de la fatwa ou de l'article de Al-Shir l'Allama Muhammad Hamid al-Fiqri Rahmahullah Ta'ala J'étais arrivé à la partie où Ashir évoque le deuxième développement de la secte du groupe des frères musulmans Cet article que j'ai commencé à lire la semaine dernière, est un, est un article issu de la revue Al-Hadi nabawi le numéro du 5 du mois de Juma al-Ula de, de l'année 1365, après la de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dont le rédacteur en chef est le shair Mohammed Hamid al Rahma rahmahallahu ta'ala. Le titre de l'article est le suivant, les frères musulmans ou les frères égyptiens entre hier et aujourd'hui, page 163 à 166. Il s'y trouve le dévoilement de l'entraide entre Hassan al-Banna et les chrétiens et l'affection qu'il manifestait pour eux dans le but de faire gagner son groupe aux élections. Voici le texte intégral. J'ai évoqué la première partie de ce texte la semaine dernière. Je relirai simplement l'introduction de Chir Mohamed Hamid al et On reprendra donc là où je me suis arrêté. Il dit, Rahman Allah, Allah est notre but, le messager est notre meneur et le, et le Qur'an est notre constitution. Voilà les principes avec lesquels ils inondaient le monde en les scandant matin et soir. En apparence, ils sont vrais et dépourvus de toute ambiguïté. Et Allah connaît mieux les cœurs et ce qu'ils cachent. Observe comment ces principes se sont aujourd'hui transformés sous la forme de trois développements qui contredisent complètement les principes premiers, ou les premiers principes donc du euh, groupe des frères musulmans. J'ai évoqué la semaine dernière le premier de ces trois développements. Revenez donc vers l'audio de la semaine dernière. Je continuerai ici avec le deuxième développement ou la deuxième évolution. Il dit, Allah. la deuxième évolution fut publiée dans la revue Dernière Heure, dans le numéro paru le vendredi 5 avril 1946, qui est une proposition copte adressé à Hassan el-Banna, le guide général des frères musulmans, d'appeler les frères musulmans frères égyptiens, afin que beaucoup de coptes puissent se joindre à eux. Cette proposition est née sans aucun doute de la première évolution, et le moment où son appellation lui fut donnée n'est pas éloigné de celui où elle fut appliquée. Ici j'ai lu la parole de el Mohamed El-Fatry, où il dit, qui est une proposition copte adressée à Hassan el-Banna. Une proposition copte, bien sûr, Ceux qui sont appelés les coptes sont les chrétiens orthodoxes d'Égypte et des environs. Ceci sans regarder le terme ou les, les bases de ce terme, car les bases de cela sont autres, comme le disent nos savants. El-Kotui, donc celui qu'on pourrait traduire par le copte, est en réalité celui qui habitait en Égypte. Et ceci car il portait certains habits. Qui s'appelait le Khadata, qui était fait en, en coton. Et ceci ne nous intéresse pas aujourd'hui, simplement, je voulais ici éclaircir le mot copte. Pourquoi est-il évoqué dans ce texte C'est-à-dire qu'une proposition de la part de certains coptes a été faite à Hassan Banna, qui était le guide général des frères musulmans, comme vous le savez, d'appeler les frères musulmans frères égyptiens de changer ce nom en frères égyptiens. « Afin que beaucoup de coptes puissent se joindre à eux. » Je reprends la parole de Shir Mohamed Hamid al-Fiqi, où il dit « Et quel trait distinctif reste-t-il aux frères musulmans, après qu'il soit devenu aisé pour toute personne, quelle que soit sa religion, d'être pour eux un frère ?»« Et s'il leur est présenté la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens de ces paroles, wa ta ala", les croyants ne sont que des frères. » Ils interprètent le terme les croyants par les croyants en leur idéologie. Et concernant les textes clairs qui sont venus mettre en garde contre le fait de prendre les non-musulmans en tant qu'alliés, comme la parole d'Allah, dans le sens de ces paroles, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Il se peut que le guide, Hassan al-Banna, en ait une interprétation qui utilisera dans son intérêt, selon ce qu'il s'est vu octroyer comme force de contestation et capacité à ruser. Et au-dessus de tout homme détenant la science se trouve un savant, plus savant encore que lui. Ceci concernant la deuxième évolution, évoquée par el al l'Allama, Mohamed Hamid al-Faqi. La troisième évolution concerne cette annonce propagée par le magazine de la Fratrie, la Fratrie, donc le groupe des frères musulmans, annonçant la mise en scène d'une histoire intitulée El Mouiz, le El Fatimi, fondateur du Caire et constructeur de El Azhar. Écrite par Abdurrahman Al-Sa'ati qui était le frère du guide général, donc le frère de Hassan banna une pièce de théâtre qui façonne la pensée et qui joint à la splendeur de l'art l'éminence de la religion. Et c'est si bien sûr, ceci est la parole de, euh, la parole des frères musulmans, comme je rapportais dans ce magazine. Elle fut jouée au théâtre de l'Opéra. Le mercredi, donc, euh, le théâtre de l'Opéra, l'Opéra est, est un euh, quartier du Caire qui s'appelle comme cela l'Opéra. Et le théâtre, est, euh, il fut sûrement appelé de cette manière de par la présence d'un grand théâtre. Et donc, lorsqu'on dit au théâtre de l'Opéra, c'est-à-dire ce grand théâtre qui se trouve dans ce quartier du Caire. Le mercredi 1er mai 1946, accompagné d'une production lumineuse et des notes musicales d'Ahmad Abdelkader, voilà deux flèches qui touche le cœur de la croyance. Nous laissons à la raison du lecteur le soin d'en imaginer les conséquences. Et une autre flèche qui touche aussi bien le cœur de la croyance que celui des comportements. Voilà la comédie, domaine dans lequel certains groupes islamiques se sont mis à rivaliser avec... Ces mercenaires du mal et personnes déviantes qui ont fait de cette industrie leur métier, l'industrie de la comédie débauchée qui saccage la vertu, anéantit les bons comportements et qui ne puisse sa source que dans des romans mensongers et différentes histoires imaginaires. Quoique les adeptes du faux prêtent à cette comédie comme prétendu bienfait, ces derniers ne sauraient compenser une partie des méfaits qu'elle cause. Puis-je Mohamed Hamid Al-Kirki, de reprendre et de dire Nous nous attendions certes à ce que les frères musulmans se joignent à nous pour livrer une bataille commune à cette innovation néfaste ou à ce qu'ils se positionnent au minimum de manière neutre, mais pas à ce qu'ils soient de ceux qui appellent à cette innovation. C'est-à-dire le fait de mettre en scène des passages de l'histoire, le fait de faire ces pièces de théâtre avec, comme évoqué dans le magazine de la fratrie, des effets lumineux et des effets sonores, parfois des musiques, etc. Puis Esptir Mohamed Hamid al Fiqi de reprendre la déconstruction des arguments de ceux qui prônent les bienfaits de la comédie font l'objet d'une autre occasion. C'est-à-dire que Esptier Mohamed Hamid al-Fiqi a déjà parlé de cela en d'autres occasions. Et ceci, au moment où il écrit cet article, n'est pas le moment de décomposer et de déconstruire et de réfuter les arguments de ceux qui prônent les bienfaits de la comédie. Puis, il dit, nous nous en sommes déjà chargés de manière détaillée à plusieurs occasions et nous ne cessons de poursuivre ces arguments en les déconstruisant, de même que nous blâmons toute personne qui appelle à la comédie, malgré le fait que la majorité déteste ce blâme. Si nous allons au-delà de la comédie de manière générale et qu'on considère le choix du récit lui-même, nous voyons que le choix des frères musulmans quant au sujet appelle au plus grand étonnement. En effet, comme... En effet, comment prétendent-ils que la splendeur de la religion se manifeste en retraçant la vie de ce vil Ubeidi Ubeidi, ici, est un terme utilisé pour désigner Echti'ah al-Fatimiyah, ce qu'on appelle à tort, bien sûr, les Fatimides al-Fatimiyah, car en réalité, nous savons, les appellent al-Ubeidiyah, donc ici, Ubeidi, puisque cette pièce de théâtre retrace la vie de el muiz soi-disant, les celui qui s'était auto-appelé Al-Mu'iz, Lidinillah, Al-Fatimi, qui est en réalité un ville Ubaidi, ceci, car il se, il se rapporte à Ubaid ibn al qaddah celui qui a fondé la dynastie des Fatimides. C'est pour cela qu'on les appelle Al-Ubaidiyya, et non Al-Fatimiya, car eux-mêmes s'appellent Al-Fatimiya, ceci, car ils veulent s'apparenter à Fatima bintou Mohammed Wa sallam, wa anha. Donc tuer Muhammad Hamid al fiqi de reprendre en ayant connaissance de ce qu'il perpétra à l'encontre de la religion ainsi que les catastrophes qu'il suscita par la modification purement basée sur la passion l'outrance du désir et de l'intention complotiste de s'en débarrasser, c'est-à-dire de se débarrasser de la religion, car ceci était effectivement le but de ce qu'on appelle les Fatimites, qu'on appelle évidemment, comme je viens de l'expliquer, l'Ubaidiyya, leur but, leur seul but était de se débarrasser de la religion d'Allah, Ta'ala, wa ta en, la, en la modifiant par tous les moyens possibles. Réalisant ainsi la recommandation de son ancêtre, Ibn sada al-Yahoudi, al ce dernier, en réalité, c'est lui le fondateur, comme le disent nos savants, de ce mouvement, le mouvement chiite, qu'on appelle le mouvement chiite. Lui qui écorcha l'islam en semant le trouble entre Ali et Mu'awiyah, et dont les séquelles sont perceptibles encore aujourd'hui. Les actions de El les dinillah Ici, le Mohammed Mohamed Hamd al-Faqih appelle al-Muiz c'est qui s'est autoproclamé al-Muiz qui veut dire celui qui aura renforcé, qui aura glorifié la religion, al-Muiz l'Idhinnillah, El Mudil, cest c'est-à-dire celui qui se sera appliqué à, à essayer, bien sûr, essayer car il ne le peut pas, et essayer de rabaisser la religion. Les actions de l'Ulmudil, l'Idinilla, et de ses successeurs n'étaient pas un secret caché. L'histoire les a plutôt retenus. Les historiens, arabes et non-arabes, ont en effet imaginé leurs crimes à l'encontre de la religion. dont pour certains, ils méritent la malédiction d'Allah, de ses anges et de l'ensemble des gens. Or, le choix de ce ville ésotérique, comme étant un sujet pour leur récit, ici, ésotérique, est la traduction du mot Ba'atini, c'est-à-dire ceux qui croient et qui appellent à cette croyance que la religion a une face apparente, qui est apparente pour les gens, et quand ils disent les gens, ils, ils veulent dire la masse des gens, et une face cachée, qui sera apparente simplement pour les gens qui sont élevés, qui ont un rang élevé et qui sont rapprochés d'Allah, selon ce qu'ils prétendent. C'est pour cela qu'ils sont appelés, ceux qui se prétendent de, des fatimides, donc on appelle l'Ubaidiyya, comme cela ar etc., on les appelle el donc ésotérique. Or, le choix de ce ville ésotérique, comme étant un sujet pour leur récit, est soit dû à l'ignorance de sa biographie, et cela une chose que nous considérons comme peu probable dans le cas du, du groupe des frères musulmans. Outre l'impact sur les gens de la masse provoquée par le fait qu'ils soient à l'origine de la fondation du Caire et de la construction de l'Azhar, soit ils l'ont volontairement ignoré pour un but totalement détaché de la religion. Ici, Cheikh Mohamed Hamid Al-Faqi met en, en évidence le fait que ces derniers ont choisi de mettre en scène ce ville Oubaydi, cette personne qui n'a rien à voir avec la religion de l'islam et ceci afin de, comme ils le prétendent, afin de mettre en avant la splendeur de la religion. Eh bien, Cheikh Mohamed Hamid Al-Faqi ici nous dit que ceci est très étonnant de leur part et nous pouvons expliquer cela de deux manières, le fait qu'ils ont ignoré qui est cette personne, et il dit ceci est très peu probable dans le cas du groupe des frères musulmans plus tôt, nous voyons qu'ils ont préféré mettre en scène la vie de cette personne, car c'était celui qui était à l'origine de la fondation du terre, et de la construction de l'Azhar, comme il est venu dans le titre, et ceci a un impact sur la masse des gens. Ou alors, le fait qu'ils ont volontairement ignoré cela, dans un but totalement détaché de la religion, dans un but qui est que, que, que eux, que eux seuls connaissent un but autre que cela. Ici notre cher Cheikh Khalid évoca, une annotation, il dit al hafid ibn Kassir, dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya, a dit concernant les événements de l'année 402 de l'Égypte, il dit Rahmahullah, au mois de al-Awwal de cette année à Bagdad, ils écrivirent des rapports contenant Dénigrement et injures contre la lignée des Fatimides, souverains de l'Égypte, alors qu'il n'en est rien. Leur origine remonte à Obeid ibn Sa'd Sa al-Durmi. Ici, quand il dit ils écrivirent, il parle des savants, des historiens, qui ont écrit des dénigrements et des injures envers la lignée des Fatimides qui s'appellent eux-mêmes les Fatimides, mais ici, comme il le détaille, leur origine remonte à Oubayyad ibn Sa'ad al-Jurmi, donc ils ne remontent pas à Fatima, bint Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, anha, qui étaient les souverains d'Égypte de l'époque, alors qu'il n'en est rien, lorsqu'il dit alors qu'il n'en est rien, c'est-à-dire qu'ils ne, ne, ne sont pas Fatimides, c'est-à-dire qu'ils ne s'apparentent pas à Fatima. Et ceci ne veut pas dire qu'il n'en est rien, c'est-à-dire que ces dénigrements ces injures ne sont pas, légitime bien au contraire. Puis il dit, un groupe de savants, de juges, de nobles, de justes, de pieux, de juristes consultes, ainsi que de spécialistes du Hadith, écrivirent à ce sujet et attestèrent unanimement que le gouverneur d'Égypte, Mansour Ibn Nizar, surnommé Al-Hakim, car Allah lui décrète le déshonneur et l'anéantissement, Ibn Ma'ad, Ibn Ismail, Ibn Abdillah, Ibn Sarid, car Allah ne le rende pas joyeux. Lorsqu'il se retrouva en terre du Maghrib, il se fit appeler Ubaidullah, et surnommé al-Mahdi. Ils attestèrent aussi, c'est-à-dire ces savants du Hadith, et du fiqh, et de l'histoire, etc., que ses ancêtres étaient des khawarij, n'ayant aucun lien, malgré leurs prétentions, avec la descendance de Ali al ibn Abi Talib, il est exempt de leur fausse déclaration, c'est-à-dire Ali est exempt de leur fausse déclaration, et ce qu'ils lui imputèrent, c'est-à-dire ce qu'ils imputèrent à Ali, n'est que fausseté et mensonge. De même qu'ils, les savants du hadith et de l'histoire, n'ont pas eu connaissance qu'un seul membre de la famille ait hésité à les appeler un seul membre de la famille ait hésité à les appeler menteurs. La réprobation de leurs mensonges était répandue dans les lieux saints, dans des, les deux lieux saints c'est-à-dire Mecca ou le Medina, ainsi que al à leur début, au point qu'il n'était pas possible que quelqu'un soit trompé par leur cas ou que l'on n'imaginent quelqu'un les rendre véridiques dans leurs prétentions ils attestèrent, c'est-à-dire ces savants bon. ils attestèrent aussi que ce gouverneur d'Égypte El Hakim ainsi que ses prédécesseurs celui qui, quand je dis El Hakim celui qui est appelé El Hakim Al-Mansour ibn Nizar Ainsi que ses prédécesseurs étaient des mécréants, pervers, débauchés, apostats, hypocrites, rogniers de l'islam, croyant en la religion des mages et des idolâtres. Ils abrogèrent les, tendances, les, les, pardon, les, les abrogèrent les sentences légiférées, autorisèrent la fornication et le vin, firent couler le sang, insultèrent les prophètes, wassalam, maudirent les prédécesseurs alayhum, alayhum, alayhum, et prétendirent à la divinité. Fin de citation de al Hafid al-Nikasir où ici il nous parle de la réalité de ces ésotériques, de al de ce qu'on appelle les Fatimides qui sont les prédécesseurs de ce qu'on appelle shi'ar Rafida Puis nous revenons à la parole de Shir, Mohamed Hamid al Firke, où il dit il ne nous échappe pas d'évoquer que les frères les frères musulmans ont senti ces derniers jours le regard inhabituel avec lequel les gens les remarquaient, à cause du développement rapide survenu dans leurs principes. C'est-à-dire que les gens ont commencé à s'étonner du fait qu'à la base, leurs principes étaient, comme nous l'avons lu précédemment, dans le cours précédent, étaient « Allah est notre but, le messager wa sallam, est notre meneur et le Coran est notre constitution ». Ceci était la base de leurs principes. Et les gens ont commencé à s'étonner, à voir que leurs principes se sont développés, développés rapidement et ils ont rapidement délaissé ces principes de base. Il dit, il ne, nous, il ne nous échappe pas d'évoquer que les frères musulmans ont senti ces derniers jours le regard inhabituel avec lequel les gens les remarquaient, à cause du développement rapide survenu de leurs principes. Ils ont alors voulu masquer leur position en répétant le discours du guide général, Hassan al banna prononcé dix ans auparavant. Je ne vois pas comment répéter ce vieux discours est utile en quoi que ce soit, si la réalité le dément et que toutes les indications le réfusent. Même si nous ne dédouanons pas la majorité des organisations qui s'opposent à eux de Partialité tendancieuse ainsi que de querelles qui n'a d'autre raison que la jalousie et l'unique volonté de nuire publiquement à leur réputation, nous témoignons qu'ils ont dévié au cours de ces derniers jours de la voie d'excellence qu'ils avaient tracée pour eux-mêmes. Ici, Eshir Mohamed Hamid Al-Faqi nous dit que même si nous ne dédouanons pas la majorité des organisations qui s'opposent à eux, qui s'opposent donc aux frères musulmans, qui les incriminent et qui parlent d'eux en les dénigrant, Ici, Chir Mohamed El-Firti dit qu'il il, il, n'est pas avec ces organisations-là, il n'est pas d'accord avec eux dans, euh, dans ce, ce qu'ils sont, ces organisations qui dénigrent les frères musulmans, mais et il sait très bien qu'il les incrimine. Pas sur une base de la religion, pas avec un œil religieux, comme le fait lui-même, cher Mohamed Hamid Al-Fiqi et cher Ahmed Faykir, comme nous l'avons évoqué précédemment, et nous savons, mais plutôt parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils veulent leur nuire, leur, leur, nuire, leur nuire publiquement, ou nuire publiquement à leur réputation, etc. Ceci, cher Mohamed Hamid Al-Fiqi nous dit ici qu'il le sait très bien, mais il dit. Nous témoignons qu'ils ont dévié au cours des derniers jours de la voie d'excellence qu'ils avaient tracée pour eux-mêmes, cette voie d'excellence que nous avons rappelée précédemment. Le Quran est notre, et notre, Qur notre constitution, Allah Azzawajal est notre but et le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam est notre exemple. Je reprends ici la parole du cher Mohammed Hamid al dit non pas en s'occupant des affaires politiques seulement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dévié seulement en s'occupant des affaires politiques mais aussi en abandonnant les principes de droiture qu'ils prônaient et qu'ils clôturaient par la mort dans la société d'Allah est, est le plus haut de nos, de nos souhaits la fébrilité dans le cramponnement la fébrilité dans le cramponnement à ces derniers, ces principes de base sous la pression des circonstances on fait du professeur Nansif Mikhail de l'honorable Chir Ici, Cheikh Mohamed Hamid al-Fiqih rapporte la parole de Hassan al en réalité. Il ne le considère pas, cette personne-là, comme un honorable cheikh, mais il rapporte le fait que les frères musulmans l'appellent comme cela. De l'honorable cheikh, Louis Fanous Bik et de Merit Bik Rali, les frères qui se rassemblèrent sous la bannière des frères égyptiens. Ici, se termine la parole de Cheikh al al-Allama Mohamed Hamid al taala, ce grand savant, Qui est le fondateur, je le rappelle, de Ansar al-Sunnah al-Muhammadi en Égypte, qui était un grand savant salafi, connu pour sa méthodologie claire et pure. Ici se termine donc sa première fatwa, son premier article, et au cours prochain, il s'est j'évoquerai le deuxième article, qui est une rencontre historique entre lui et Hassan al-Banna. Avant cela, je terminerai le cours d'aujourd'hui en disant, jeudi, ici, notre cher Khalid Othman Abu a dit, jeudi, et at misani parmi les guides de la fratrie, parmi les guides des frères musulmans qui ont succédé à Hassan Benna, dit dans une de ses déclarations, les frères musulmans sont une communauté mondiale pour le musulman comme pour le non-musulman. Et le lien entre moi et le père Shani le leader des coptes, est au sommet de l'affection. Ici, Asiel Messeni, qui est un des successeurs à Hassan Benna, à la tête du groupe des frères musulmans, dit cette parole. Il affiche clairement que le groupe des frères musulmans n'est pas une communauté musulmane. Simplement, mais c'est une communauté mondiale qui accepte le musulman comme le non-musulman. Ensuite, El-Shir Khalid évoque la parole de Mahdi Akif, le guide actuel de la fratrie. Donc, il y a, je ne sais pas ici si c'est réellement le guide actuel encore aujourd'hui, mais à l'époque où notre El-Shir Khalid réunit euh, ce fatawa et fit l'annotation, il était donc le guide actuel, donc un des successeurs donc, de Hassan al-Banna. Le guide actuel de la fratrie fut questionné sur la position des frères musulmans concernant les coptes. Il répondit, c'est une bonne relation. Tout au long de ma vie, les coptes furent mes bien-aimés. J'étais membre, par le passé, moi-même, de Al-Liwa al Masihy. Al-Liwa al Masihy, al al c'est une organisation qui ressemble un petit peu à un groupe de scouts euh, chrétiens. Connu désormais sous le nom des Jeunes Chrétiens. C'est un groupe qui s'appelle aujourd'hui les Jeunes Chrétiens. À l'époque, Al-Liwa al, al Masihy, une espèce de un espèce de groupe scout chrétien lui-même il affirme et ceci est un des successeurs celui-ci est un des successeurs de Hassan al-Banna la tête du groupe des frères musulmans il dit c'est une bonne relation, la relation que les frères musulmans ont avec les coptes, les chrétiens donc tout au long de ma vie les coptes furent mes bien aimés, mes bien aimés Il choisit ces mots comme cela mes bien aimés et j'étais membre par le passé moi-même de l'Iwa al connu désormais sous le nom des jeunes chrétiens et ils sont tous mes amis Le terme de sédition sectaire est une machination contre l'Égypte. Nous sommes un seul peuple. Ils bénéficient des mêmes droits que nous. Et ils leur racontent ce, qu il, ce qui nous incombe. Fin de citation. Jeudi, Khalid Othman, Mahdi Akif a même explicitement déclaré qu'il était prêt à envoyer 10 000 combattants au profit du ville Rafedi euh, vil Hassan Nasser. Le chef du parti chiite rafidit au Liban. C'est donc Hassan Nasr qui, qui est le chef du parti qui s'appelle à tort Hezbollah. Qui est un parti en réalité chiite rafidit qui a des liens très étroits avec les frères musulmans. C'est chiite rafidit qui sont ce qu'on a évoqué précédemment comme l'Ubaidiyya. Des gens qui euh, n'ont rien à voir avec notre religion, la religion de l'islam. Comme cela a été successivement rapporté de lui. Ici, on reprend la parole de notre cher Sheikh Ali qui dit, euh, à propos de la parole de Mehdi Akif, qui a explicitement déclaré qu'il était prêt à envoyer 10 000 combattants au profit de euh, Hassan Nasser, donc le chef du parti Hezbollah, donc le chef du parti al au Liban, comme cela a été successivement rapporté de lui, ce que certains sympathisants du groupe des frères musulmans lui ont reproché. Tel est le cas du. Donc notre cher Sheikh Ali dit, tel est le cas des guides des frères musulmans, des descendants les uns des autres. Ils se sont accordés sur l'alliance aux chrétiens et au rafidah. Puis, je sais qu'il de rappeler, en disant, et voilà la référence des frères en matière de fatwa, la référence des frères musulmans frères de France, en termes de fatwa, Youssef al qardawi qui présente ses condoléances à l'idole de la communauté chrétienne, à cette époque, le pape du Vatican, Jean-Paul II, et invoque Allah de lui faire miséricorde en disant, Bien sûr, ceci sont des choses qui sont connues. Nous pouvons trouver source de cette parole, site de la chaîne el Jazeera, qui est une chaîne très mauvaise, bien sûr, comme vous le savez. Mais ici, on cite la source. Site de la, source de, de, site de la chaîne el Jazeera, programme, la sharia et la vie, numéro en date du 3 avril 2005. Il dit donc, Yusuf Al-Qaradaoui, je le rappelle, qui est la référence des frères musulmans en matière de fatwa. Il dit, le grand pontife, Le pape Jean-Paul II, le pape du Vatican et de l'Église catholique, l'homme le plus remarquable de la religion chrétienne, est mort hier et le monde entier a échangé la nouvelle de cette mort. Il est de notre droit ou de notre devoir de présenter nos condoléances à la communauté chrétienne et aux évêques du christianisme, au Vatican et ailleurs, dont certains sont nos amis. Jusqu'à ce qu'ils disent, nous ne pouvons qu'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui faire miséricorde et de le récompenser en contrepartie de ce qu'il a apporté à l'humanité et de ce qu'il a laissé derrière lui comme bonnes, œuvres, comme bonnes œuvres ou bonnes traces. Nous présentons nos condoléances aux chrétiens aux quatre coins du monde, à nos amis de Rome et à nos amis de l'association euh, Santatidio à Rome. Nous demandons à Allah de compenser sa perte pour la communauté chrétienne par un bien. De citation, nous arrêterons ici. Wilhouna wa tawfiq wa sallallahu wa sallam wa ala muhammad wa akhiru da'wana rabbil